We'll <laughs> Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les titres. Trois membres et du personnel de l'administration communale de Makamba et, et le secrétaire du cabinet du gouverneur de Makamba sont poursuivis par la justice pour l'infraction de la contrefaçon des documents. Vous entendrez le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique dans cette édition. Et l'école doctorale du Burundi fait face à plusieurs défis, en l'occurrence le manque de ressources humaines de haut niveau, constat du conseil des ministres qui s'est tenu au cours de cette semaine. Dans cette édition, on vous parlera aussi des matchs comptants pour le retour du tournoi dédié au fait président-pied Burundisa. Voilà pour les titres. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Mozemisago suit à la présentation. Toi Isang Anilo, voor een tel essentieel. Je vous le disais tantôt, quatre personnes composées de conseils de, de la commune et Makamba, le secrétaire, secrétaire communal et, et le secrétaire du cabinet du gouverneur de cette province sont poursuivis par la justice pour l'infraction de la contrefaçon des documents. C'est ce qui est dit le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique. Pierre Mouriquier rejette l'idée selon laquelle il y a mésentente au sein de l'administration communale de Makamba. Je propose de le suivre. Il n'y a pas de malentendu en commune de Makamba qui existe entre les administratifs. Ce qui est là, c'est une enquête de la justice par rapport à la contrefaçon des documents administratifs. Et il y a des conseillers communaux qui sont sous enquête de la justice pour cette infraction-là. Et l'enquête se déroule normalement. Et après l'enquête, s'ils sont innocents, ils vont poursuivre leur travail. S'ils ne sont pas innocents, alors la justice va faire son travail. Ce qui est là, c'est une enquête de justice. C'est vraiment une enquête normale. Lorsqu'il y a toujours euh, commission d'une infraction, il y a toujours une enquête. Ça, c'est une procédure normale parce que la loi elle concerne tout le monde et doit être appliquée pour tout le monde. Et les experts en construction grognent que les experts étrangers qui viennent leur apprendre des techniques dans divers domaines ne leur montrent pas tout pour que le pays ait toujours recours à leur expertise. Ils disent cela au moment où il est visible que la plupart des travaux de construction d'intérêt public est exécuté par des entreprises étrangères. Le chargé du commerce et des services au ministère du Commerce dit que la loi stipule que chaque expert étranger qui vient former les nationaux doit leur laisser le matériel qu'il a amené avec lui Arthur Kababouche. Un des experts en construction avec qui nous sommes entretenus affirme que ces experts étrangers que le pays invite pour leur transférer le savoir technique ne le font pas comme convenu du fait qu'ils leur cachent certaines choses pour que le pays ait toujours à recourir à leur expertise. Nous voyons que euh, ces gens d'experts, quand ils viennent, ils n'honorent pas leur engagement de donner comme il faut euh, ce qui est le savoir ou bien le transfert de technologie aux nationaux. Ils demandent qu'après formation, ces experts leur laisse le matériel utilisé. Je demande qu'il y ait chaque fois des experts du pays qui évaluent le niveau de transfert de cette technologie aux nationaux avant de donner un contrat ou bien un permis de bon effet à ces experts ou bien à ces prestataires de services étrangers. C'est que quand ces experts terminent euh, leurs travaux ou bien leurs contrats, donc avant qu'ils partent, Il faut chaque fois qu'ils laissent les appareils qu'ils utilisaient dans ce domaine, encore plus qu'ils laissent ces appareils, avec également le transfert des techniques d'opération, d'utilisation et de fabrication en cas de panne. Onésime Ni Koula, chargé du commerce et des services au ministère du commerce, indique que la loi stipule que ces experts étrangers doivent laisser l'équipement aux nationaux formés. Le Burundi avait déjà soumis des offres où il exige que les prestataires de services au niveau des investissements puissent transférer le savoir-faire et les technologies pour que les Burundi après les services ou bien les prestataires de services, les Burundi eux-mêmes puissent continuer à fournir le service adéquat même après le départ du fournisseur. Vous saurez qu'il est visible que la plupart des chantiers d'intérêt public sont attribués aux entreprises étrangères. Depuis tout pour la radio Éducation à présent. Le conseil des ministres est tenu mercredi de cette semaine à adopter le projet de loi régissant l'organisation de l'école doctorale du Burundi. Cette école est confrontée à plusieurs défis dont le manque des ressources humaines de haut niveau. Prosper Naou secrétaire général de l'État, précise que ce conseil des ministres a recommandé de prioriser les profils dont l'État a besoin. Suivez Prosper Nawami et le secrétaire général de l'État. La mise en œuvre du décret numéro 100 bar 06 du 12 janvier 2015, portant création et organisation de l'école doctorale au Burundi, est confrontée à plusieurs défis qui handicapent le fonctionnement de l'école doctorale. Il s'agit principalement du dysfonctionnement du conseil pédagogique et scientifique et de l'insuffisance des ressources humaines de haut niveau pour participer à la gestion de l'école doctorale. En effet… Le conseil pédagogique et scientifique n'est pas en mesure de réaliser la mission qui est la sienne car, au regard du décret qui organise cette école, ce conseil devrait comprendre 219 membres un effectif difficile à réunir et à gérer correctement. Le projet de décret propose que ce conseil soit composé de 11 membres représentant les parties prenantes directement intéressées par les activités de l'école doctorale. En ce qui concerne les ressources humaines, le décret en vigueur prévoit un seul poste pour la gestion de l'école et cette responsabilité est énorme pour un enseignant qui dispense des cours, qui fait des recherches et qui s'occupe d'autres activités au service de la communauté. Le projet propose qu'il y ait un ou plusieurs adjoints pour assister le directeur. Compte tenu des exigences au niveau du fonctionnement d'une école doctorale disposée, à accueillir tout étudiant qui le souhaite et qui remplit les conditions, le projet propose le paiement des frais de formation par les nationaux et les étrangers. A l'issue du débat, le projet a été adopté avec comme recommandation de prioriser les profils dont l'État a beaucoup plus besoin par rapport aux autres. Il faudra également faire une planification afin de permettre à l'État d'accompagner cette école doctorale en lui dotant des moyens pour son fonctionnement au fur et à mesure de leur disponibilité. Sport à présent, les matchs retour du tournoi dédié au fait président Pierre Mourundiza sont prévus ce dimanche. Le match le plus attendu sera livré au stade Ingoma de Gitega où la formation Flambeau du Centre va accueillir Vitalo FC. Dans les compétitions européennes de la Coupe d'Europe édition 2021, la sélection russe s'est inclinée hier par un score de 3 buts à 0 devant l'équipe nationale de la Belgique. Aujourd'hui, plusieurs matchs seront également disputés. Les détails avec Evariste Ndiko Bagnan. Sur la pelouse de Gattuaro de la province Kayanza. Devant ses supporters, Kayanza United va accueillir Musonga FC. Lors du match aller, les deux équipes ont égalisé un but partout. Mais Sajengouzi, sur son terrain du stade de Urukundo, va croiser l'offert avec Olympic Star de Muyinga. Le match aller entre ces équipes s'est soldé sur le score paritaire d'un but partout. Au stade de Uru de Buganda, la formation policière de Rukinzo va jouer contre Aigle Noir de Makamba. Lors du match aller, Rukinzo a été battu un but à zéro. Le match le plus attendu par les amateurs du ballon rond sera livré au stade d'Ingoma de la province Githega où l'équipe de Vitalo FC visite la formation flambeau du centre. Lors du match aller, ces équipes ont égalisé trois buts partout. Ce tournoi regroupe huit premières équipes du classement national Premier League en Europe. La Coupe d'Euro édition 2021 qui a débuté le 11 du mois en cours continue. Hier, la sélection russe s'est inclinée 3 buts à 0 devant l'équipe nationale de Belgique. L'équipe nationale du Pays des Galles a égalisé un but partout avec la sélection suisse. Finlande a battu Danemark 1 but à 0. Aujourd'hui, Trois rencontres sont au rendez-vous. À 15h, l'Angleterre joue avec la Croatie. À 18h, sera l'occasion d'Autriche qui joue contre la Macédoine du Nord. Et à 21h, la sélection du Pays-Bas croise le fer avec celle de l'Ukraine. Radio Isanganiro, Chronique Nutrition. La tetradenia ripéria, dite Oumurabwumba, est un arbuste médicinal qui prévient des maladies respiratoires comme l'asthme. Jebe Hafi, chercheur nutritionniste, précise que la consommation régulière des faits de cet arbuste prévient également des maladies intestinales comme des vers. la chronique nutrition avec Omer Ndouaï. La Tetradenia riparia est un arbuste médicinal d'une pertinente importance dans des usages traditionnels. Gilbert Namohafi, spécialiste en nutrition, fait savoir que cet arbuste est un antibactérien naturel très utile à la santé humaine. La Tetradenia riparia appelée aussi panchouri, Jinjabaj, ou Umravumba, est un arbuste médicinal essentiel de la pharmacie familiale boulundaise et guandaise. Si on recherche 20 pailles et collaborateurs ont confirmé des propriétés antimicrobiennes et de la tetradénie ariparia sur candidat candidats arabicans comme dysenteriae, terobotococcus, piogène. Cette plante contient aussi des saponines, alcaloïdes, phénols, stéroïdes, flavonoïdes, phrobatanées, diterpènes, sesquiterpènes, qui sont des substances volatiles. Selon cet expert, la tetradénie riparia contient des éléments dont le corps a besoin, comme les saponines et l'alcool. Concernant ses bénéfices de la santé de l'homme, la tétradénia riparia est utilisée pour la prévention et le traitement des maladies virales, bactériennes, fongiques, et induisant des inflammations écartées comme l'hymne, et autres modes de gorge comme bronchite, mycose, filoncle, absinthe. Cette plante dit toujours l'expert, prévient et soigne des maladies intestinales comme les vers intestinaux et les maladies pulmonaires comme l'asthme. Cette plante est utilisée aussi pour soigner d'autres diverses affections pulmonaires comme l'unite, asthme, grippe, angine et intestinales comme les vers intestinaux. Et elle traite aussi de la fatigabilité, morsure d'insectes absents, L'oditerpène contenues dans les feuilles de tétragénialiparia, à des activités antispasmodiques de type papaverine, L'extrait feuilles contient de l'éthanol à 80 A une activité antimicrobienne et antivirale. Le malade peut utiliser la tetradenia riparia sous forme de jus à l'intérieur ou sous forme de cataplasme à l'extérieur lorsque le patient est mordu. On peut l'utiliser sous forme de tisane, en jus, en inhalation, sous forme d'huile, huile essentielle feuilles a une activité anti modérée contre les souches de protozoïum falciparum. À côté de cette utilisation. Pour les malades, chacun est interpellé à consommer la riparia pour assainir son corps. Merci, Omer Ndouayo et au nutritionniste Gilbert Nangohafi. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouayo qui était à la cabine technique. Au revoir.